Bienvenue À votre émission de métal progressif, la brique et le fanal. La brique et le fanal. Votre animateur, Alain Lefebvre. o n s o i r bienvenue à cette émission La Brique et le Fanal en ce mardi 15 juin 2010. Mon nom est Alain l e f e v r e et je serai là pour vous accompagner en musique jusqu'à 21h. La Brique et le Fanal, qui, je vous le rappelle, est une émission qui est consacrée au power metal, metal progressif, doom et rock progressif. Il s'agit de la seule émission consacrée entièrement au metal mélodique à l h o r r e de ces fous depuis maintenant 10 ans. Ce soir, e n c o r e une fois, je vous ai concocté une émission très diversifiée. Au cours des 120 prochaines minutes, on va entendre entre autres Pagan's Mind, Threshold, Vanden Plass, b o r k n a g g e r Iron Maiden, dont une toute nouvelle pièce d'Iron Maiden qui vient tout juste de sortir, Epica, c e n i c Moon Sorrow, Devil's Blood et Elvite. Donc, un excellent programme en perspective pour les amateurs de métal à tendance progressive et mélodique. Tout de suite, on va commencer l'émission en force avec un peu de heavy metal traditionnel et de power metal. Dans un moment, on va entendre、euh, Judas Priest et King Diamond,、euh, mais d'abord, on débute avec un grand groupe anglais. Saxon, sur les ondes de la Radio Campus de Trois-Rivières, la seule à diffuser du vrai metal. en r e v o r ici, c'est Fou, 89.FM. Mission, la brique et le fanal sur les ondes de Sifu 891. <rire> Diamond avec Mirror Mirror, c'est tiré de son dernier album studio Give Me Your Soul, please, qui est paru il y a trois ans, en 2007. Il n'est plus tellement actif, King Diamond. Je me demande si on va le revoir un jour sur une scène. Il y a des problèmes de dos et ça. Et ça, ça, ça, ça, nuit, nuit beaucoup dans sa carrière depuis quelques années. Juste avant ça, on a entendu Judas Priest avec Deal with the Devil. Ça, c'est tiré de l'album du retour de Rob Alford avec Judas Priest en 2005, Angel Retribution. Au début du b l o c on a entendu Saxon avec la pièce titre de l'album Killing Ground paru en 2001. 19h16, vous êtes en compagnie d a n n e Lefebvre à l'émission La Brique et le Fanal. La seule émission de C'est Fou entièrement consacrée au métal mélodique, métal progressif, power metal. Je vous rappelle que dans une vingtaine de minutes, je vais vous présenter Une toute nouvelle pièce de Iron Maiden tirée de l'album Avenir. Pour l'instant, on va poursuivre avec du métal progressif. Dans quelques minutes, on va entendre les Anglais de Threshold, les Allemands de Vandenplass, mais tout de suite, on écoute les Norvégiens de Pagans Mine sur les zones de la Radio Campus, la seule station à faire tourner du vrai métal à d o i r e e v i è r r e C'est fou! 89 FM! I'm out. Nobody's about Bandenplatz avec Cold Wind, pièce tirée leur album Beyond the Light, paru en 2002. Ils ont un nouvel album,、euh, Bandenplatz, dont j'ai parlé la semaine dernière, à Reclassic. L'album s'intitule Seraphic Clockwork. Juste avant ça, on a entendu les Anglais de Threshold avec Slipstream, la pièce qui ouvre leur album Dead Reckoning, paru en 2007. Et au début du bloc, on a entendu les Norwegian of、K、Pagan's Mind avec la pièce titre de leur excellent album God's Equation. Paru en 2008. 19h35, vous êtes à l'émission La Brigue et le Fanal, la seule émission de C'est Fou, consacrée au métal mélodique, au métal progressif, ainsi qu'au power metal. Et c'est Anne l a f f a i qui vous accompagne comme ça en musique jusqu'à 21h. Vous savez que le 16 août prochain va a paraître p un tout nouvel album studio de Iron Maiden, qui est intitulé The Final Frontier. Et Iron Maiden vient tout juste de sortir, de rendre disponible une toute nouvelle pièce. Pièces qu'on retrouve sur cet album, bien sûr, et qu'on écoute tout de suite. Eldorado, plutôt, e l d o r a d o sur les ondes de la Radio Campus, la seule station à diffuser du métal et du progressif à Trois-Rivières. C'est f o u x 89.1 FM!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 Archambault et Archambault.ca, la culture du divertissement. C'est fou. Dans vos oreilles. Dans vos oreilles. 89 Sur le net, au c e fou.ca. Out of the darkness, out of the darkness, right again.、Like Iron Maiden avec Brighter Than a Thousand Sun, pièce tirée de leur avant-dernier album studio et Matter of Life and Death, qui date déjà de quatre ans puisqu'il est paru en 2006. Et juste avant ça, juste avant le bloc pub, on a entendu une toute nouvelle pièce de Iron Maiden, Eldorado, pièce tirée du tout nouvel album Avenir Final Frontier, leur quinzième album studio qui sort le 16 août. Et,、euh, c'est une pièce qui est disponible. Iron Maiden l'a rendue disponible gratuitement à partir、euh, du site officiel du groupe, c'est-à-dire au www.ironmaiden.com. Donc,、euh, vous pouvez vous rendre là et télécharger cette toute nouvelle pièce de Iron Maiden et en、euh, profiter pour jeter un coup d'œil à la pochette du tout nouveau disque, pochette sur laquelle on voit un Eddie Tout à fait méconnaissable en alien, en insecte extraterrestre. En fait, je devine que c'est lui, puisqu'on reconnaît ses petits yeux、euh, rouges malicieux. <rire> 19h54, vous êtes à l'émission La brique et le fanal, la seule émission de ces fous consacrée au métal mélodique, au métal progressif, ainsi qu'au power metal. C'est Année l a f a y e t e qui vous accompagne en musique comme ça jusqu'à 21h. On poursuit avec un peu de métal à tendance symphonique, puisque dans quelques minutes, on va entendre Cradlefield. Mais tout de suite, on va poursuivre avec、euh, la formation, la meilleure formation dans le genre, à mon humble avis. EPK, sur l e s ondes de la Radio Campus, la seule station à diffuser du métal et du progressif à Trois-Rivières. C'est fou! 89.1 FM.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 eyes Caught softly on the kindling wind, her saintly eyes filling with tears, lifting with truth, and then a golden flash like the onset of heaven, leaving her screams, breaking my heart, and i n the grip of fire I knew. d o n t w a lucky year you're big boy f h i l t h avec、uh, The Death of Love, pièce tirée de leur excellent dernier album Godspeed on the Devil t Thunder qui est paru en 2008. Juste avant ça, on a entendu Epica avec Sancta Terra, la version spectacle qu'on r e t r o u v e sur l'excellent, absolument excellent album The Classical Conspiracy qui est paru à peu près ce temps-ci, l'année dernière, en 2009. 20h09. Vous êtes à l'émission La b r i g a d et le Fonal, la seule émission de ces fous consacrée au métal mélodique, au métal progressif, ainsi qu'au power metal. C'est a la i n l e f e r e qui vous accompagne comme ça en musique jusqu'à 21h. On va y aller avec un bloc un peu bizarroïde dans quelques minutes. On va entendre Bork Nagger, on va entendre Cathedral avec un extrait de leur excellent derrière-album. Mais tout de suite. On poursuit avec Devil's Blood, Christ or Cocaine. Sur les ondes de la Radio Campus, la seule station à diffuser du métal et du progressif en m a u r i c i e C'est fou! 89.FM! シュトウ891 C'est tiré leur excellent dernier album Universal, qui est paru un peu plus tôt cette année. Juste avant ça, on a entendu Cathedral avec Death from an、uh, of an Anarchist. C'est tiré de ce qui est mon album préféré ces temps-ci, t e Guessing Game, disque très b i z a r r o ï d qui est paru il y a quelques semaines. Et au début du b l o c on a entendu Devil's Blood avec Crystal Cocaine. s e s t tiré de leur premier album, très très très bon disque, The Time of No Time Evermore, paru à la fin de l'automne dernier. 20h29, vous êtes à l'émission La Brique et le Fanal, la seule émission de Tifou consacrée au métal mélodique, au métal progressif ainsi qu'au power metal. Et c'est Alain Lafer qui vous accompagne comme ça en musique jusqu'à 21h. On va poursuivre avec un peu de folk metal dans quelques minutes. On va entendre. d e Suisse s s de Elvite, mais tout de suite, on écoute Moon s o r r o sur les ondes de la Radio Campus, la seule station à faire tourner du vrai métal à Trois-Rivières, c'est p o u r 89 FM.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 t R R Ta Ta Ta Ta Ta Ta a Ta Ta Ta t Collectif suisse El Vaity avec la pièce Nil qu'on retrouve sur leur dernier album Everything Remains as It Never Was qui est paru au printemps. Pièce avec laquelle ils ont ouvert leur spectacle en première partie de Amon a Marth à Québec. Juste avant ça, on a entendu Moon Sorrow avec la pièce Koyliun Jarvan Jarlaha qui veut dire qu'on pourrait traduire en français par Sur les glaces du Koyun y a Jarvi, les eaux païennes d'eux. <rire> C'est tiré de leur r e m r album, s o u d a e n Unit, paru en 2001. 20h42, vous êtes à l'émission La Brique et le Fanal, la seule émission de ces fous consacrée au métal mélodique, au métal progressif ainsi qu'au power metal. C'est a l a i n l a f f a i r e qui vous accompagne en musique comme ça, ou encore une vingtaine de minutes. Dans le prochain bloc, on va entendre, entre autres, tiens, des trucs très bizarroïdes. On va entendre Stolen Babies. Mais tout de suite, on écoute une formation qui s'en vient en spectacle très bientôt à Montréal. Scénique sur les ondes de la Radio Campus. La station des Mélomades est la seule à faire tourner du vrai maladatoire t vierge. C'est Fou 89 Et Zahn, avec une pièce tirée de son très très bon dernier album, After. m o n troisième album solo qui est paru au début de l'année, c'était A Grave Inverse. d Juste avant ça, on a entendu Les Stolen Babies avec、euh, la pièce Take the Next Exit. C'est tiré de t h e r b y Squabbles Ahead, paru en 2006.、Et、au début du bloc, on a entendu c y n i c avec The Unknown Guest. C'est tiré de leur dernier album, Tracing Hair, paru il y a deux ans, en 2008. Et je vous rappelle que c y n i c seront en spectacle à Montréal au Café Campus le mercredi 4 août avec Intronaut et d i s r h y t h m i a 20h56, l'émission s'achève, c'est déjà tout pour moi. Mes amis, le Dr. Pendragon et Sinistros e vont suivre dans quelques minutes avec l'émission réanimation. Je vous laisse avec une dernière pièce, une pièce de Soulfly tirée de leur、euh, nouvel album intitulé Omen.、Euh, je suis、euh, exactement comme mon ami le Dr. je n'ai jamais été un fan de Soulfly, ni même de s e s p u l t u r a n t Mais、euh, ce nouvel album m'a agréablement surpris et vraiment, franchement, excellent. Et très moderne. On va écouter la pièce Rise of the Fallen qui est m'a préféré e sur le disque. Et je vous souhaite une très belle fin de soirée. Je vous donne rendez-vous à 19h mardi prochain pour une autre émission. La brigue e t finale et n'oubliez pas un classique vendredi à midi. Bonne semaine!